Al-Shir Mourbil, qu'Allah lui fasse Miséricorde, était très connu pour être un ascète et pour avoir de la retenue. Lorsque nous étions au Yémen, il arrivait à certains gens de science de mentionner certaines histoires du shir. Et en méditant sur celle-ci, il apparaît clairement que le shir possédait ces deux comportements. Et parmi les histoires qui m'ont marqué, Il y a celle avec le frère, originaire du Qatar. Certains gens de science rapportent qu'un jour un Qatari se rendit chez Shir Mourbil, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour lui donner une très grosse somme d'argent. Qu'un riche de son pays lui avait confié de donner au Shir. L'homme en question dit au Shir, je viens de la part d'un tel qui m'a chargé de te donner cette somme d'argent. Le Shir s'empressa de refuser. Pourtant le chère n'était pas riche, il avait une maison très modeste et la vie était très dure dans son institut à cette époque. Certains élèves étaient contraints de manger des légumes avariés, tandis que d'autres n'avaient qu'un œuf à casser dans la poêle pour nourrir toute sa famille. Malgré tout cela, le chère refusa cette somme d'argent. L'homme s'étonna de ce refus. « Comment le chère peut-il refuser cet argent ?»« Alors que sa situation n'est pas des meilleures. » Il s'empressa alors de réitérer sa demande. Toutefois, la réponse fut la même. Il dit alors au chère que cette somme était colossale et qu'il fallait absolument l'accepter. Le chère refusa une fois de plus. Puis lorsque l'homme désespéra de convaincre le chère, Il laissa l'argent et prit la fuite. Et Chir Mourbil de prendre cet argent et de dépenser la totalité pour ses élèves, qu'Allah lui fasse miséricorde. Regardez à quel point le Chir faisait preuve d'ascétisme, et il a certains livres qui témoignent de son ascétisme. Parmi eux, son livre intitulé « Vemmul Mas'ala » le blâme de demander aux gens un livre qui a fait pleurer certains étudiants en sciences et certains savants. Parmi eux, l'honorable shikh Rabia ibn Hadi al-Matrali, qu'Allah le préserve, un savant de Médine, rapporta à notre shikh Yassin al-Adani qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'un jour il rentra auprès de shikh Rabia et il pleurait en lisant le livre de shikh Moukbil, le blâme de demander aux gens. Je demande à Allah de faire miséricorde à Cheikh Mourbil, d'élargir sa tombe, de l'élever en degrés et de lui effacer ses péchés. Il fait certes partie du droit des savants sur les étudiants qu'ils invoquent Allah en leur faveur. Certains savants d'Andalousie disaient à certains de leurs étudiants « Qu'avez-vous à prendre de nous la science ?» Et ne Innepa invoqué la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur. A'lamu anna al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahu wazinatu wa tafakhurun bainakum wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil-amwali wal-awlad.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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب